50 languages 79 79 adjectif 2 adjectif 2 Je porte une robe bleue Je porte une robe bleue Je porte une robe rouge Je porte une robe rouge Je porte une robe verte Je porte une robe verte J'achète un sac noir. J'achète un sac noir. J'achète un sac brun. J'achète un sac brun. J'achète un sac blanc. J'achète un sac blanc. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une voiture rapide. J'ai besoin d'une voiture rapide. J'ai besoin d'une voiture confortable. J'ai besoin d'une voiture confortable. En haut habite une vieille femme. En haut habite une vieille femme. En, habite une femme. en haut habite une grosse femme. En haut habite une grosse femme. En bas habite une femme curieuse. En bas habite une femme curieuse. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des genspolis. Nos hôtes étaient des genspolis. Nos hôtes étaient des gens intéressants. Nos hôtes étaient des gens intéressants. J'ai des enfants affectueux. j'ai des enfants affectueux, mais les voisins ont des enfants effrontés, mais les voisins ont des enfants effrontés. Est-ce que vos enfants sont sages? Est-ce que vos enfants sont sages